Nous sommes dimanche 5 juillet. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. L'Assemblée législative de la communauté est-africaine propose la suspension du Burundi et du Sud-Soudan suite au défaut de paiement des obligations financières de ces deux pays. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, on parlera également de la pénurie du sucre dans la ville d'Omuyinga. Et dans la chronique nutrition, l'on reviendra sur l'ortie avec le nutritionniste Naurafi Gilbert. La mise en onde est assurée par François Akimana. Rebonjour oh, et bienvenue. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Page commerce pour débuter cette édition. La pénurie du sucre profite à certains spéculateurs qui vendent de manière frauduleuse un kilo de sucre entre 4 000 et 6 000 francs le kilo. Pour le conseil économique du gouvernement de la province Mouyinga. les consommateurs doivent patienter. La distribution euh, va se normaliser. Le point avec Dieu donné, Nzeiman. Le cycle d'arrêt commercialisé ses jours secrètement dans certains kiosques des quartiers. Le prix variant entre 4 000 et 6 000 francs le kilo. Un parent croisé au quartier Gassény, Vido Mouyinga, en quête de ce produit, signale que ça fait des semaines que ses enfants réclament d'ité au cycle. Des sources administratives révèlent que pour le mois dernier, seulement la moitié des quantités destinées à la province Mouyinga a été donnée aux grossistes s'approvisionnant auprès de la société. Secret de Mosso. En temps normal, en début du mois, les grossistes repartent faire le chargement. Plusieurs questions du côté des consommateurs. Quelle erreur commise par les habitants de Muinga pour subir un tel sort Ne s'agit-il pas d'une pénurie artificielle créée par les grossistes qui jouent d'ailleurs ces derniers jours la tâche de détaillant Le conseil économique du gouverneur de la province Muyinga, contacté par téléphone, précise qu'il ne s'agit pas d'un problème propre à la seule province de Muyinga. Le consommateur peut espérer acheter encore un jour. Le cycle au prix officiel de 2500 francs le kilo, Badin de Joumaïne, conseiller du gouverneur, répond par l'affirmative il faut de l'espoir. Mouyenga, Dieu de Radio Isanganilo. Merci à Dieu de Nzaimana. Sur ce, le, le général-major Ndai Kenguruki Aloïse, administrateur et directeur général de la SOSUMO, fait savoir que la campagne de récolte de la canne et d'usinage a débuté avec un peu de retard. Par rapport aux prévisions et dues aux pièces de rechange commandées en Ouganda, mais dont la livraison a pris du temps suite au confinement. La, la DG de la Sosumo précise que les stocks en sucre ont ainsi diminué, mais espère que la cherté du sucre trouvera solution bientôt. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette chronique cette édition par uh, cette chronique avant de suivre les nouvelles uh, en rapport avec uh, la balance commerciale du Burundi et les nouvelles de l'EIAC. Eh bien on revient sur uh, la chronique Nutrition où le nutritionniste Gilbert Nangwahafi nous parle des bienfaits de l'ortie pour l'organisme humain. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Selon les explications de Gilbert Nangoraf, expert en nutrition, l'ortie stimule la production de la mélanine dans la peau et contient de différentes vitamines dont notre corps a besoin. L'ortie stimule la production de la mélanine dans la peau, favorise aussi l'élasticité de la peau, la régularisation de la kératinisation, c'est-à-dire que le rite contre l'acné, L'ortie est aussi indispensable pour une bonne vision. Tout cela c'est grâce à la vitamine A c'est-à-dire dans la proportion de 100 g de feuilles fraîches l'ortie, on trouve de la vitamine A à une itinerre de 0 à 6 mg dans ces feuilles fraîches de l'ortie, donc 100 g de feuilles fraîches de l'ortie, on y trouve aussi de la vitamine B, c'est une vitamine qui renforce les fonctions cognitives. L'ortie aussi intervient dans la stimulation de la défense immunitaire grâce à la vitamine C. L'ortie est aussi très intéressante grâce à une liste de minéraux très les le magnésium qui facilite l'élimination des crampes musculaires. L'ortie possède aussi l'offre qui va lutter contre la fatigue physique et ou intellectuelle en reconstituant les groupes de rouge. Gilbert Nangwa précise que l'ortie se présente sous plusieurs sortes dont une est cultivée au Burundi. Il existe cinq types d'orties l'ortie dioïque ou grande ortie. C'est la plus fréquente et la plus abondante, qui peut atteindre et mettre 50 de hauteur. Le deuxième type, c'est le type à et surtout dans les régions méditerranéennes. Le troisième type, c'est le roti. Le quatrième type, c'est l'ortie jaune, tandis que le, le cinquième type, c'est l'ortie blanche. Toujours selon l'expert Gilbert Nangwaafi, cette plante et l'ortie peut être consommée comme des légumes, du jus et de tisane. Sachez tout d'abord que les feuilles de l'ortie peuvent remplacer les épinards et les brettes et les consommer donc en plusieurs manières, en soupe, en salade, en jus, en infusion, en tisane ou bien comme des légumes. L'ortie irritée aussi contre l'ostéoporose, c'est un anti-inflammatoire aussi, Grâce à un minéral qu'on appelle calcium et à un autre minéral qu'on appelle zinc, que l'ortie contient à une teneur très élevée. L'ortie contient aussi du potassium, sérénium, phosphore et du manganèse. L'ortie est une plante qui peut être cultivée partout dans tous les types de sols, soit caillouteux ou profonds. De même, cette plante est cultivée au Bondi, même si certains ne savent pas les bienfaits de cette plante. Jean-Marie Mayonga, parlons à présent. Coopération, à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine vient de proposer la suspension du Burundi et du Sud-Soudan dans les activités de cette communauté pour défaut de paiement de, ses obligations, de leurs obligations financières annuelles. Toutefois, la décision de cette suspension doit être confirmée par le Conseil des ministres de la communauté est-africaine. Le point avec Armel Moutour Les employés de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est n'ont pas encore reçu leur salaire de juin, tandis que les membres du Parlement sont restés trois mois sans leur plein salaire, alors que l'institution, à court d'argent, se démène pour préparer son budget annuel de 2021, dont l'échéance a dépassé la semaine dernière. Le député kenyan Abdikadir Aden a déclaré la semaine dernière, lors d'un débat où à Léala, que les membres de Leala n'ont pas reçu leur indemnité de présence depuis mars de cette année. Il a ajouté qu'ils exigent que le secrétariat pète le personnel, y compris les députés et que les États membres de cette communauté doivent honorer leur engagement financier. Le député de l'EALA gagne un salaire de base de 6408 dollars, plus des indemnités qui pourraient s'élever à environ 14 000 dollars. Les députés furieux ont adopté une résolution pour expulser les deux pays, c'est-à-dire le Burundi et le Sud-Soudan, pour défaut de paiement des cotisations annuelles. Le sort de ces deux pays est désormais entre les mains du Conseil des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le député Kenyan Aden a proposé une motion demandant aux dirigeants de la communauté d'envisager d'invoquer les articles 143 et 146 qui appellent à la suspension et à l'expulsion de la communauté des membres qui manquent à leur paiement annuel. L'article 143 du traité régissant la communauté de l'Afrique de l'Est stipule qu'un État partenaire qui manque à ses obligations financières et autres est soumis aux mesures que le sommet peut prendre sur recommandation du Conseil des ministres. L'article 146 alinéa 1 stipule que le sommet peut suspendre un État partenaire de participer aux activités de la communauté si cet État ne respecte pas les principes et les objectifs du traité, y compris le non-respect des engagements financiers, dans un délai de 18 mois. Lalinéa 2 de ce même article dit qu'un État partenaire suspendu conformément à lalinéa 1 du même article cesse de bénéficier des avantages prévus par le traité régissant l'EAC, mais continue d'être lié par les obligations d'adhésion jusqu'à ce que la suspension soit levée. Armel Motore qui nous parlait de ces détails euh, trouvés sur euh, le journal en ligne « The East African ». C'est un journal euh, kényan. Parlons euh, export, euh, exportation et importation. Eh bien, les exportations du Burundi au premier trimestre de cette année ont diminué par rapport à la même période de 2019 suite à la diminution euh, de l'exportation de l'or et du café. Selon le bulletin trimestriel de l'Istebou, euh, de l'Institut des statistiques et études économiques du Burundi-Istebou, les exportations ont une valeur de plus de 47 milliards de francs burundais contre près de 69 milliards euh, au premier trimestre de 2019. Le point avec fidèle d'Antoine Sabiman. Selon le bulletin du commerce extérieur, au premier trimestre de 2020, le déficit de la balance commerciale des trois premiers mois de l'année 2020 s'élève à plus de 380 milliards contre plus de 320 milliards du premier trimestre de 2019. Le taux de couverture trimestrielle des importations par les exportations est de 10,9% contre 17,3% au premier trimestre de 2019. Durant, les de 2020, durant le premier trimestre de 2020, les importations ont une valeur de plus de 430 milliards contre plus de 390 milliards les principales importations étant les produits. Pétrolier à hauteur de 19,2%, les voitures de tourisme à 5,7%, le CIMA à 4,2%, les engrais minéraux à 3,4%, le fromage à 3,3% et les médicaments à 3,1%. Quant aux exportations, elles sont de plus de 47 milliards contre plus de 68 milliards de 2019. Le thé a rapporté plus de 12 milliards de frambourg, le café 8,3 milliards de et la farine de a rapporté plus de 5,3 milliards de francs en Cette situation, selon toujours le bulletin trimestriel de est imputable à la diminution des exportations du café et de l'or. Ce rapport montre également que le thé et la farine de ont augmenté entre les deux périodes. Fidèle d'Antoine, Savimane, voilà 13h08 dans le studio de la radio Isanganilou. Ainsi s'achève cette édition de ce dimanche 5 juillet. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kimane qui a suivi la mise en onde. d'un excellent début euh, d'après-midi. À tous et à tous, au revoir.